à tous, vous êtes dans l'émission 206 de Goodbye Kevin, il est 15h, on est sur Radio Campus Lille, on est bien, en pleine forme, en compagnie de Pierrot moi-même et... et de Léna moi qui suis en, en pleine forme aussi. En pleine forme <rire> Léna vient de s'endormir euh, <rire> et donc elle vient de se réveiller également donc euh, quelqu'un qui se réveille est toujours de bonne humeur et c'est le cas de Léna en plus. Euh, et ben voilà, euh, du coup euh, tout d'abord euh, moi je vais, je vais te parler un petit peu de ma sélection musicale Pierrot. Allez, qu'est-ce que tu as préparé ah bah, tout ça... d'abord, j'ai préparé de la new wave de la f... anglaise, pardon, de la fin des années 70, euh, suivi d'un petit crot-rock arizonien. Euh, on partira ensuite sur de la techno-pop mexicaine ou la là, tout un programme, euh, <rire> suivi de rock alternatif danois et pour finir, on écoutera du hip-hop expérimental de Memphis. Eh ben de mon côté, ça sera pas des morceaux très ensoleillés, c'est peut-être la période qui fait ça, mais en tout cas on va écouter de l'house jazz, de la musique industrielle allemande, euh, on va peut-être écouter les successeurs des Idols, euh, du vieux punk bordelais et une pépite soul pour finir avec un peu de soleil, si on a le temps bien sûr, comme d'habitude, les derniers morceaux sont... Euh Pas obligatoire, on sait pas. C'est ça, on sait pas. Voilà. Moi, j'en ai aussi un bonus, j'en dis, dis pas plus. <rire> De toute façon, en fin d'émission, vous avez oublié l'intro, normalement. Ouais, voilà. Alors, Léna et eh ben on va commencer avec un groupe que tu as déjà présenté dans l'émission, mais en, en en passant un extrait un petit peu plus récent. Euh, il s'agissait des Monochrome 7. Oui, oui, oui, qui... Euh, groupe actif des années 80 Voilà, fin des années 70, groupe post-punk New Wave anglais, euh, ouais, voilà formé à la fin des années 70, mais du coup euh, qui ont commencé à sortir des choses euh, dans les années 80. Euh, je ne vais les présentations, non. mais je te propose d'écouter un de leurs tout premiers morceaux qui était sorti en 79 chez Cherry red Records et qui s'appelle « I'm Symphony Das Grauens euh, », morceau avec un titre en allemand ce sont des anglais, mais vous allez voir, ça va bien vous mettre en, en, en jambes, on va dire, en appétit pour ce début d'émission. The Monochrome 7... était The Monochrome 7 avec Iron Symphony, Deathgrounds, est-ce que on n'est pas d'accord que ça met quand même assez de bonne humeur Ouais c'est bien, c'est des sons anglais qu'on aime bien tu vois. Ouais moi j'aime bien le petit truc là, quand ça racle la baguette, c'est pas si t'as fait penser à du T-Rex, des trucs comme ça quoi, tu as envie de danser, ça pourrait être dans une BO de B.E. Elliot. Euh, et ben moi on part, les discothèques à ferme, je mets un petit son house, tout Euh, on va écouter deux morceaux de Cheap House qui est un groupe de Strasbourg qui était passé par le cons conservatoire, c'est quatre français, ils sont à le conservatoire et euh, de musique hein. Et ils ont dit "Ouais, c'est de la merde, <rire> on va faire de la musique électro." Enfin, ben, en fait, ben, ils ont fait ils ont fait euh, leur style, c'est de la musique électronique instrumentale. Et subtilité, il y a pas de machine. Donc ah oui donc c'est de... basse, batterie, synthé et un instrument que tu aimes beaucoup qui pourra remplir ta playlist, le saxophone impeccable et donc le but euh, de leur musique l'objectif c'est de faire une passerelle entre le jazz et la techno Quoi, hein pas mal comme projet et ma foi, moi qui suis pas trop musique électronique hein, tu le sais, euh, et ben là ce morceau euh, que j'ai choisi qui s'appelle Tunnel qui est issu de l'album éponyme Cheap House euh, il est dément et donc On écoute ce premier morceau et on va écouter un deuxième morceau ils sont accompagnés en featuring par Arno Robotoni pour un morceau qui s'appelle Rocket 808 et tout ça sur le label euh, Omesis. On dirait un truc d'Astérix. Tout de suite Chip House, et le morceau de tunnel pour commencer. Et c'était la musique des chip House, euh, pas du tout cheap, plutôt de bonne qualité. Avec, sur le dernier morceau, Arnaud Rebetoni. Et on se demandait en off pourquoi. Non, on se demandait pas. Je... Moi si j'étais persuadée d'avoir déjà entendu son nom. Parce c'est normal, c'est celui qui a fait la BO de 120 bâtiments par minute, qu'on a passé aussi dans l'émission. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a dans leur son une, une ambiance très euh, années 80. Voilà, voilà comme ouais. un peu avec le film. Bon, allez. Voilà. Si vous aimez les groupes comme Cluster, Tangerine Dream, Cannes, Neu! ou encore Kraftwerk mais à ses débuts, euh, vous allez aimer cette formation aux sonorités krautrock, post-punk, éropsykée de qui je parle C'est il s'appelle Trispick. Et qui sont Trispick en fait sont, Ah merci. Trispick c'est le duo de frères euh, des frères Diaz qui sont originaires de Tucson en Arizona et après un premier album qui était passé un peu à inaperçu en 2017 Euh, qui était sorti sur le label italien Cine Deli Records, c'est Soul Jazz Records qui a lorgné enfin qui a pataté les deux Français là se vers leurs écuries et, euh, et donc du coup, ils ont sorti leur deuxième album en 2020, ce qui est pas très habituel pourtant quand on connaît un peu le catalogue de Soul Jazz Records, si on est plutôt sur des musiques africaines ou sud-américaines et on n'est pas forcément enfin d'habitude. Ouais ils ont quelques disques qui sortent euh, pas expérimental mais qui sortent un peu du lot quoi de leur catalogue habituel mais tu as raison ouais. et ben là du coup c'est totalement le cas euh, avec euh, ces, ces deux frangins là donc en mars dernier ils ont sorti un troisième album qui s'appelle « Post Human » aux ambiances sombres et assez cinématographiques, j'avoue. Euh, ça s'écoute pas mal, il y a beaucoup beaucoup de morceaux, mais c'est des petits morceaux, des petites interludes, des choses comme ça. Nous, on va en écouter deux d'affilée. Le premier morceau s'appelle « Double Slit » et là, on sent bien le truc hot rock. Et le deuxième, c'est « Quantize Humanize » avec un petit côté un peu plus électro-décharné enfin euh, et cinématographique du coup. C'est pour ça que je vous ai choisi les deux. Voilà voilà, Trispeak C'était euh, Trispick euh, avec euh, les morceaux Double Sit et Quantize Humanize. Voilà voilà. Et eh ben on va rester sur euh, un style euh, instrumental on a, on a que ça depuis le début de la musique instrumentale. Bah non, là il y avait une petite voix sur le deuxième morceau C'est vrai, mais il y avait peu... pas les couplets refrains. Euh... C'est Bah et, uh, the Monochrome 7 tu tu fous de moi Ah ouais, c'est ah, vrai. Marreux. Non mais je suis dire hey, j'ai l'impression d'être déjà en 2022 ma grande. <rire> ça va tellement vite. Woooouu. Et ben on va se reposer, on va retourner dans les années 80 avec le groupe Dikrups. à son nom, vous avez compris, c'était un groupe allemand. Pour <rire> les plus anciens, vous le connaissez. Moi, je le connaissais pas. C'est un, un groupe allemand euh, euh, qui a exercé dans les années 80. Oui, c'est ça. Et donc là, on va écouter un extrait de son deuxième album, euh, « Volkraft vorus <rire> », qui est sorti en 81. Et qu'est-ce qu'ils font ben, Ils font de la musique post-industrielle et synthétique punk c'est très froid il y a une dose de techno euh, un peu dans la lignée de mon premier groupe bah ouais qu'est-ce qui t'arrive là mais sous une forme différente le nom du morceau pas facile à dire pour moi qui est fait élevé de espagnol il s'appelle Warbet Warmer on dirait que je le dis avec un accent euh, du Moyen-Orient en faisant une mauvaise blague War Arbet ouais bon, là, vu, ouais, ouais tu vois et tu le dis à l'envers en plus tout de suite euh, Dickrups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 Toto-Zook Machine, D-Krups. Euh voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Parfait. Euh, le prochain morceau qu'on va écouter est issu d'une compie là un peu, what the fuck, euh, sur laquelle je suis tombé Alors pas cet été, parce me semble que l'album est sorti euh, le 24 septembre, mais euh, il me semble que cet été, il y avait déjà un ou deux singles et je l'avais mis un petit peu dans mes euh, morceaux à surveiller. Bref, euh, donc elle est sortie sur le label californien Dark Entries, Euh, bah, le 24 septembre euh, là de cette année et son nom euh, s'appelle Backup de petits points Mexican Technopop 1980-1989 et donc elle regroupe 10 morceaux euh, de la scène Electro, New Wave, Post Punk mexicaine la décennie 80 donc on reste un petit peu dans la lignée du morceau précédent sauf que cette fois-ci on est au Mexique je crois ce que c'est rigolo et euh, le morceau qu'on écoute est celui du groupe Sintoma Euh, Signe Thomas formé en 1980 Aux accents minimal wave et sound pop Une belle petite pépite Je vous conseille l'écoute de cette compil Il y a des morceaux un peu crados Parce que c'est des morceaux un peu inédits Et puis enregistrés à l'époque pas forcément dans des très bonnes conditions euh, Ça vaut le coup d'oreille Voilà donc le Signe Avec le euh, morceau Nommé Puedo Contrôlard C'était Saint-Thomas avec euh, No Mepuede Contre-Lard, euh, belle petite pépite euh, Saint-Pop euh, Minimal Wave euh, de Mexicaine des années 80. Et bonne fête à tous les Saint-Thomas. Non, c'est Saint-Thomas comme symptôme en fait. On... Oh S-Y-N-T-O-M-A. Hey, on va continuer sur les bidouilles, les expérimentations, les sons un peu bizarres avec le groupe Lys ou Lys, je sais Lice. pas comment on dit. Avez-vous tous votre baby Lys Euh, un groupe de Bristol, euh, comme les Idols, tiens. <rire> mais là, ils font du art punk expérimental. Ils ont sorti un album l'année dernière qui a un nom super long et que je vais devoir dire avec un super accent, qui s'appelle Wasteland, qui veut dire « What else or people is clear ». C'était pas si long, mais non, ça fait ça peur va. quand même. Euh, ils ont une pochette qui ressemble un peu à une oeuvre de Dali. Euh, des références nombreuses à la science-fiction. Tout est écrit un peu avec euh, cette... Euh, C'est la science-fiction derrière. quoi ouais. ouais. euh, Défiliation avec The Fall ou encore les Fat White Family. Un peu plus euh, brouillon, expérimentation, on va dans tous les sens. Et au tout début là de ma présentation, j'ai parlé d'idols. Il ah, n'y a pas de hasard. Parce <rire> qu'en fait, c'est la première signature du nouveau label du groupe des Idols. Euh, qui s'appelle By the Records, leur label. Et donc, leur, leur prochain album va figurer sur ce label, le label des Idols. Mais là, on va écouter... Effectivement, leur premier album qui était sorti chez Settle Low Records. Waouh Beaucoup, beaucoup d'infos. Ouais, beaucoup de choses en anglais. Et du coup, faut écouter le morceau Persuadeur. Et ça tombe bien puisque c'est ce qu'on va faire. from have Ice euh, et le morceau Persuader, si ça vous a plu, ils seront en concert le 8 mars prochain euh, à l'Aéronef. Parfait, parfait. On... Tout à l'heure, on, on soulignait qu'on avait un petit peu euh, des sons dans les mêmes ambiances, la même sonorités, un peu induces, un peu froide Là, on change un petit peu avec Holm, euh, qui est le projet solo du danois Mikkel Holm euh, Silkiar. Euh, aussi connu, si vous ne le savez pas Pour être euh, le frontman du combo rock indie euh, Young Voilà ouais <rire> Pardon, je me marre Alors il vient de sortir son début album le mois dernier Via euh, un label euh, Où il n'y a pas de voyelle Donc c'est PN PNK SLM Recordings euh, Je crois que c'est un, un label un, un label Basé à Stockholm euh, Et qui et donc cet album ça, ça s'intitule Why don't you dance Et c'est le produit, en gros, de trois longues années d'écriture euh, et de six mois d'enregistrement. Niveau style, on est sur un mélange de genre qui est aussi entre la pop guitare, euh, du rock alternatif, de l'ambiante, un peu tout ça. Là, le morceau qu'on écoute, c'est celui qui m'a le plus euh, plus Intelligent Moves. Et euh, là, on est plutôt sur ouais, un rock un peu euh, ambiante, un peu show gay, un, un, un, un peu plus brut. J'ai pris grand effort ma respiration puis ça m'a fait tousser. C'était Holm avec euh, Intelligent Moves. Euh, et un petit extrait, là, à l'instant, de mon prochain morceau. Bien ah chelou. Ah ah, nouveau, nouvelle... Euh, hein, on change la donne de la radio. On fait du teasing de d'émission. Dans l'émission du teasing. À la fin, on mettra peut-être un générique de fin. Peut-être. Voilà. Suspense. Toujours Goodbye Kevin, la 206e, Radio Campus Lille. Et on enchaîne avec un groupe... Euh, des années 80, du punk rock français de Bordeaux, Caméra Silence euh, qui sont de Bordeaux je l'ai déjà dit, Bordeaux en Gironde <rire> et euh, bah, ils, les Girondins de Bordeaux ils sont séparés ce groupe, mais il était actif en 1981 à 1988 et euh, bah, ils font du punk à la voix euh, bien rock, révolté et qui sont bons la 8 d'époque c'est un mmh. peu comme on est dans le bordelais hein, une 8-6 des années 80, ça doit être bon ça hum mmh. Euh, on va écouter un extrait de leur album Réalité, euh, sorti chez Euthanasie Records, un bon nom, bien un punk ouais. énervé. Le chanteur, je crois, il est décédé il y a un an ou deux, Quoi, il y a peu de temps. Mais en tout cas, euh, je n'écoute pas souvent ce style de son, mais, mais ça m'a bien plu pour ce côté euh, bah voilà énervé, révolté, et tout ça chanté en français. Euh, le morceau, c'est Réalité, comme l'album. Il y en a plein que je vous conseille, pour la gloire, squat, suicide, voilà. Que des thèmes géniaux. Génial. Caméra, silence. La réalité comme dirait caméra silence ou silence on sait pas ça dépend si on le prononce à la française ou à l'anglaise voilà euh, prochain groupe pour ma part cities à c'est tu vas voir il ya un petit lien parce que en, dans le style musical on n'y est pas mais en fait il ya un lien avec le groupe que tu as passé juste avant donc cities à c'est un rappeur américain et producteur de même fils euh, il s'appelle gavin bays et en fait avant Euh, de s'intéresser au hip hop Il était membre d'un groupe punk hardcore Ah oui ok Et d'ailleurs c'était lui qui était le lead singer euh, C'est assez rigolo Et c'est en fait c'est justement pendant cette période là Qu'il commence à expérimenter niveau hip hop euh, Et il fait ses débuts en 2011 Sous cet alias Alors il est jeune, il a 32 ans euh, Donc en gros 2011 il a quel âge 20 2011, ans bah, Il a 10 ans 22 de moins voilà. euh, Il est assez connu pour son style éclectique Très influencé par le hip-hop des années 80-90, bien sûr, mais également par la soul et le post-punk. Euh, notamment, il citent Joy Division et les Deftones. Euh, pour te... enfin, voilà. euh, le morceau qu'on va écouter est issu de son dernier album. Il s'appelle The Crashing Sound of How It Goes et qui est sorti en avril euh, bah, par ses propres... Qu'est-ce que j'ai marqué Moyen Oui mais je sais pas On dirait que j'ai marqué sous... Ah soin Voilà ouais. Et c'est son sixième album euh, Et bien du coup Le morceau s'appelle Higher Up There De Cities à Vive that's original Just make the day intentional. C'était Cities à vivre avec ailleurs Observe, un peu chelou, un peu expérimental, voilà. Non mais pas mal du tout, tu me disais que l'album il n'était pas forcément euh, aussi audible que ce morceau-là. Exactement, ouais, c'est des morceaux plus courts et là on est vraiment plus sur du bruit. Voilà, Léna vous a fait une sélection avec un, un morceau qui permet d'être euh, audible, voilà, c'est ça voilà. aussi notre rôle. Mais par contre ça ne vous empêche pas d'aller écouter ce qu'il a fait auparavant parce qu'en fait comme je vous le disais il change quand même pas mal. Euh, et voilà et ça c'est mon morceau préféré de cet album c'est à dire que c'est tout le temps comme ça alors souvent on nous demande euh, pourquoi on fait de la radio euh, qu'est- ce qui nous motive et ben j' envie de dire on a la réponse avec que le morceau de caméra sinienne c'est un deuxième qu'on vous passez pour suicide. la gloire <rire> pour, Pardon, pour la gloire <rire> pour la gloire tout simplement c'est le suicide qui nous motive <rire> Et oui on se dit on fait la radio sinon on meurt et non pas du tout c'est la gloire puisque nous sommes des J'sais pas gladiaateur on est des gladiateurs exact tu as tout dit et ben c'est on se quitte sur ce morceau mais on vient vous dire au revoir c'est le dernier dernier pour cette semaine mais on revient après c'est pour la gloire qu'on fait ça. Mais Les... c'est pas pour l'argent Ah si, c'est pour l'argent, <rire> c'est pour tout, la gloire. Tout. À nous on prend tout. Et on prend votre écoute et là on vous la relâche pour le, le festin nu et nous on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine pour bah, la dernière de 2021. La semaine prochaine exact, déjà Exact, bah, voilà. Ça va une vitesse. Grand V. Au revoir Léna. Au revoir Pyro et bonjour docteur Denoué.